Chapitre 3 Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par votre conduite. Vous n'aurez pas besoin de prononcer une parole, car ils verront combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux et les bijoux d'or ou les beaux vêtements que vous pourriez porter. Mais que votre beauté soit celle de votre être intérieur, qu'elle soit la beauté impérissable d'un esprit doux et tranquille qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que les femmes pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu se rendaient belles. Elles étaient soumises à leur mari. Telle était Sarah. Elle obéissait à Abraham et l'appelait « mon maître ».« Vous êtes maintenant ses filles si vous faites le bien et si vous ne vous laissez effrayer par rien ». Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vie de la part de Dieu. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous donner à vous-même quand il vous a appelé. Comme l'Écriture le déclare, celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit cesser de dire du mal et ne plus prononcer de mensonges. Il doit se détourner du mal et pratiquer le bien. Il doit rechercher la paix et la poursuivre. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les justes et il écoute leurs prières mais ils se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour pratiquer le bien Même si vous avez à souffrir parce que vous accomplissez ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des hommes et ne vous laissez pas troubler, mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent des explications au sujet de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, afin que, lorsqu'on vous accuse, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite inspirée par le Christ soient honteux de leurs paroles. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort pour vous. Il est mort une fois pour toutes pour les péchés des hommes. Lui qui était bon, il est mort pour des méchants, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Par cet esprit, il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés, c'est-à-dire aux esprits de ceux qui, autrefois, ont désobéi à Dieu quand il attendait avec patience durant les jours où Noé construisait l'Arche. Un petit nombre de personnes, huit en tout, entrèrent dans l'Arche et furent sauvées par l'eau. Cette eau était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais a demandé à Dieu une conscience pure. Le baptême vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui est allé au ciel et se trouve à la droite de Dieu où il règne sur les anges, les autres autorités et puissances célestes.